いいリーん。 Cette émission rock classique en ce vendredi 9 avril de l'an 2010. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures pour la 699e fois. Comme toujours, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du boogie, du rock québécois, ainsi que Un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des groupes, des artistes comme Blood, Sweat and Tears, CCR, The Doors,、uh, The Clash, uh, Spirit, uh, Pink Floyd, Genesis,、uh, Jean-Luc Ponty, Emerson, Lick and Palmer, Fin Troll et Scorpions. Je vais aussi vous présenter le sixième chapitre de la discographie complète de a c d c avec Bon Scott, l'album en concert If You Want Blood, You've Got It de 1978. La dernière heure de l'émission sera consacrée à de la nouveauté puisque je vais vous présenter quatre nouveaux disques dont trois par de toutes nouvelles formations canadiennes de métal, Bison BC, Omega Chrome et Rusted Down.、Euh, je vais aussi vous parler du tout nouvel album des vétérans de la scène Hair Metal de Los Angeles Rat qui sort, un album qui sort le 20 avril prochain. intitulé Infestation « Et à travers tout ça, je vais vous présenter un groupe de rock psychédélique canadien très obscur de la fin des années 60 qui portait le nom de Rain Ghost et qui ont sorti deux albums homonymes en 1969 et 1970. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec、euh, trois gros canons dans un moment en vendant les Rolling Stones et les Canadiens de Steppenwolf.、Euh, mais tout de suite,、euh, on écoute de Who » À l'antenne de la radio Campus, la station des m é l o m a n d e s e t la seule du début du vrai Roxy Crew! s Deppenwolf avec Screaming n i g h t h o g une pièce qui est parue à l'origine en 45 tours au début des années 70 et qu'on retrouve sur l'album 16 Greatest Hits, paru lui en 1973. Juste avant ça, on a entendu les Rolling Stones avec un rock'n'roll d u Rip Your Joint, c'est tiré de leur album Exile on Main Street de 1972. Et au début du bloc, on a entendu Leo avec Long Live Rock, ça vient de l'album Odds and Sods, e paru en 1974. Midi 13, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On, dans un moment, on va entendre Led Zeppelin avec un extrait tiré de leur album classique Physical Graffiti. On va aussi entendre Blood, Sweat and Tears. Mais tout de suite, on poursuit avec Jim Morrison et les Doors à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et le seul à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! Strange days have f o a l l u n 17h。Rock Red and Tears avec leur classique Spinning Wheels, un de leurs classiques, c'est tiré de leur deuxième album homonyme, paru en 1969. Juste avant ça, on a entendu la diaplane avec Trampled Underfoot, c'est tiré d'un de leurs albums classiques, Physical Graffiti, paru en 1975. Et au début du bloc, on a entendu les Doors avec la pièce、euh, titre de leur deuxième album, Strange Days, paru en 1967. Midi 26, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre la musique de Credence Lee Water Revival ainsi que Big Brother and Holding Company. Mais tout de suite, on écoute Chicago à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes et la seule à faire tourner d u v r a i r o c k à Trois-Rivières. C'est f o u x 89A FM!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 Yuzu Sushi. CTR e t une émission consacrée à la musique électronique trance sous influence psychédélique et progressive. En compagnie de p i e r r e l i v i e Champagne, venez découvrir la face cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques a s s o i é s au e n progressif et psychédélique. Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des rythmes dynamiques et en boutant tous les mercredis soirs de 2 1 <rire>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 À l'affiche dès le 23 avril. Les Griffes de la Nuit, Millennium 3 et Petite Vengeance Poilue à l'affiche dès le 30 avril. Et Iron Man 2 à l'affiche dès le 7 mai. Entrez dans le monde du cinéma et vivez l'expérience avec le cinéma du Cap. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité 12,7 de participation aux élections de l'AGE-UQTR. Art Été 2010, festivalment vôtre. Sport, championnat de hockey universitaire, les patriotes reviennent les mains vides. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Je suis qu'un malade, qu'un p a u C'est fou ça. Musicien. 80 ans, 20 a No clue. Joplin, à l'époque où il faisait partie de Big Brother and the Holding Company avec leur classique Peace of My Heart, s t tiré de leur deuxième album, Chief Thrills, paru en 1968. Juste avant ça, on a entendu Creedence, Freewater Revival avec Ramble Temple, la pièce qui ouvre leur excellent album Cosmos Factory, paru en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Chicago avec 25 h o l d i n e s Six to f o un r u classique tiré de leur deuxième album Chicago 2, paru aussi en 1970. Midi 46, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre une demande spéciale, tiens, pour Bob Dylan. On va aussi entendre une autre demande spéciale, et cette fois-là pour Free, mais tout de suite. On écoute Jimi Hendrix avec une pièce tirée du tout nouvel album qu'on vient de sortir de lui, Valleys of Neptune, la pièce Hear My Train a Comin e sur les ondes de la Radio Campus. La station du Méloman est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!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 Un auditeur Charles. Ce qu'on vient d'entendre, c'est All Right Now, qui est probablement la pièce la plus connue de Free C leur album Fire and Water, paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu Bob Dylan, une demande spéciale de Brian pour sa blonde Nancy. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce Rainy Day Women, number 12 and 35, pièce tout à fait appropriée, cette journée un peu grise. Et c'est la pièce qui ouvre un de ses chefs d'œuvre, l'album b l o n d on b l o n d e de 1966. Et au début du blog, on a entendu Jimi Hendrix avec Here My Train Come In. c o m i n C'est tiré du tout nouvel album qu'on vient de sortir de Jimi, Valleys of Neptune, qui est sorti il y a quelques semaines et qui est vraiment très bon, mais qui ne fait pas l'unanimité.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 Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, p i je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un v i b r o m a s s e u r il me semble que c'est évident. Euh, ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh! <tousse> je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à Sifu. Vous voulez annoncer vous sur les on ondes de Sifu et, et vous ne savez pas comment? Appelez-moi! François-Olivier Marchand au 376-5184-Poste 3. Ou écrivez-moi à d p c f o u à c o m m e r c i a l u q t r c a Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Les m a l s léchés, Empreine Galactique, Val Salva, Apocalypse Nightclub, ils ont tous gagné les mardis de la relève du g a m b r e u s les Mardi s de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent. De nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de leurs chansons sur les ondes de Sifu 891 FM. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, studio Voxstone, La Barrique et studio Newton. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, un événement en production Joshua et Sifu 891. Notre mission pour vous avec vous.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 It's f y it's f u y it's fussy, it's f u it's fussy, t s fussy, i s fussy, s fussy, it's f u y it's y it's fussy, it's fussy, it's fussy, it's fussy, it's f y it's f s t s fussy, it's fussy, it's f y s fussy, it's f y it's y s f u s it's fussy, it's fussy, i y it's f s t s fussy, it's it's Just below the stairs. All of something s happening, and nothing going on. All o s something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. シャルドワン s f a i t e s visiter le Saint-Laurent, pognez votre voisin d'arranger d a n a v a n t d'un ami q u a l c u p p o i n t approché jusqu'à temps qu'il fasse un bon tour. Oh, f r è e c e cher, f a i e s ce p a mi-fou. Et c e u i sont en tabarnak, ils v i e n d r n t n o o i r à l e n t r a e On est ben ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Si vous payez le cognac. WALL YOU、yeah. シャラドワン、シ s ラドワン、シャラド s ン、シャラドワン、n ャラドワン、シャラドワン、シ s ラドワン、シャラドワン、シ s ラドワン、シャラドワン、シャラド r ン、シャ u ドワン、シ r ラドワン、シャラド u ン、シャラドワン、シャードワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワ a シャラドワン、シャラド i ン、シャラド n ン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャラドワン、シャドワン、シャラドワン、g ャドワ s シ vous payez プラム・ラ・ダ<音楽>・ラ・ヴェス、e クア・ウ・ティ・クラシック・リドウ、シュー・ティレル、ソン・プミュ n アルバム・フォーディング・プラム・ d i n g Qui est paru en 1974. Juste avant ça, on a entendu John Lennon avec Nobody Told Me, c'est tiré du dernier album qu'on a sorti de lui, le dernier album solo qui était constitué à partir de matériel qu'il a enregistré comme ça à la fin des années 70, peu de temps avant sa mort,、euh, c'est-à-dire l'album Milk and Honey, paru en 1984. Et au début du b l o c on a entendu Les c l a s h s avec Hateful, c'est tiré de leur album classique London Calling, paru en 1979. 13h16, vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, la formation canadienne de rock psychédélique Rain Ghost. D'ici là, on va entendre, oui, encore un peu de rock psychédélique avec Jefferson Airplane. On va aussi entendre Spooky Tooth. Mais tout de suite, on écoute Spirit à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l a m a n s e l e s t la seule à faire t o u r n e r du 89FM! <Yeah. S 1>、yeah. s o Desjeunes de 7h à 9h le matin du. du. du Job Job Bout! On s'appelle Léon Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est d a d e c On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et ucutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit! On s'appelle Léon Desjeunes tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de c e f u 89 1 FM.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 Spooky Tooth avec la longue pièce Evil Woman tirée de leur deuxième album Spooky Tooth paru en 1969. Juste avant ça, on a entendu le Jefferson Airplane avec la pièce titre de leur album Volunteers, un album très engagé et le dernier disque studio que le Jefferson a produit en 1969. Au début du b l o c on a entendu Spirit avec Morning Will Come, c'est tiré de ce véritable chef-d'œuvre du rock psychédélique qui est l'album The Twelve Dreams. of Dr. Sardonicus, paru en 1970. 13h33, vous êtes à l'émission Rock Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mon groupe obscur de la semaine. Il s'agit d'un quintet canadien de rock psychédélique du nom de Rain Ghost. Ils ont sorti deux albums à la fin des années 60, début 70. Un premier、euh, album, deux albums éponymes, un, un premier en 1969 suivi d'un deuxième auquel on a aj ajouté La mention、euh, featuring Linda Squires, séparée en 1970. Musicalement, c'est très évident qu'ils écoutaient beaucoup de Jefferson Airplane, Rain Ghost, même,、euh, mais même si Linda Squires nous apparaît plus versatile. Que Grace Slick,、euh, elle avait infiniment beaucoup moins de personnalité que cette dernière. Je ne pense pas que Grace Slick ait jamais été menacée par Linda Squires.、Euh, Linda et le batteur、euh, Bob Bryden、euh, faisaient partie à l'origine、euh, d'un groupe qui s'appelait The Christopher Columbus Discovery of Newlands Band. De Oshawa, en Ontario, et qui ont fait une courte carrière de 1967 à 1968, année où le groupe s'est séparé. Linda et Bob sont restés ensemble par la suite et ils se sont joints au groupe Torontois Rain Ghost, et Bob en a profité pour troquer sa batterie pour devenir le guitariste du groupe. Le premier disque est sorti en 1969, comme je le disais, il n'a pas eu beaucoup de succès,、euh, si bien qu'ils se sont séparés tout de suite après sa sortie. Toutefois, Linda Squires et Bob Bryden ne sont pas restés inactifs très longtemps et s Ils ont reformé Rain Ghost peu de temps après avec、euh, de nouveaux musiciens avec qui ils ont enregistré、euh, le deuxième album,、euh, en, encore une fois homonyme, Baron 70, cet album auquel on a rajouté la mention Featuring Linda Squires. C'était Rien pour se jeter,、euh, pour jeter qui que ce soit par terre,、euh, le, mais leurs deux disques, quoique ordinaires, étaient plutôt agréables à l'écoute. On va tout de suite entendre deux des meilleures pièces, à mon avis, qu'on retrouve euh, sur euh, ces deux albums. Rain Ghost, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai Rocket World, c'est Fou 89 1 FM! Straight t h r o u g h Give n t a try. Si、on aura une psychédélique canadienne très obscure de la fin des années 60, début 70. On vient d'entendre la pièce Reaching,、euh, qui est considérée comme le sommet de ce groupe, qui s'appelle Rain Ghost. Euh, c'est la pièce qui clôture leur premier album homonyme qui est paru en 1969 et、euh, c'est probablement Rain Ghost à leur zénith、euh, le plus、euh, psychédélique. Juste avant ça, on a entendu la pièce、euh, Breadbox、euh, tirée euh, du deuxième album、euh, homonyme aussi paru en 1970. Les deux albums de Rain Ghost n'ont pas tellement bien marché et le groupe s'est séparé pour de bon après leur deuxième album. Linda Squires、euh, s'est joint par la suite à la version canadienne de la comédie musicale Hair. Et Et après ça, elle a quitté complètement le monde de la musique pour épouser Francis Davies, qui était nul autre que le président de l'étiquette de d i s q u e Daffodil. Le guitariste Bob Bryden, lui, s'est joint au groupe Christmas, un groupe canadien dont je vous ai parlé dans une émission rock classique ultérieure en 2008, plus précisément dans l'émission du 19 décembre 2008, et encore plus précisément l'émission rock classique numéro 638. Voilà pour cette petite présentation de Ringo. J'espère que ça vous a plu. Dans trois semaines, je vais vous présenter autre, un autre groupe canadien obscur des années 60-70 du nom de Amish. C'est donc un rendez-vous. 13h48, vous êtes à l'émission Rock Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant mettre de côté le rock psychédélique pour opter pour quelque chose de totalement différent, puisqu'on va poursuivre en Southern Rock. Dans un moment, on va entendre le Allman Brothers Band et un peu de Molly Hatchett, mais tout de suite. ブラック・オー・ハー・キンザ・スウィメン・イン・ド・ウィッグ・セン m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 Yuzu Sushi. CTR est une é mission consacrée à la musique électronique trance o u s i n f l u e n c e p s y c h é d é l i q u e et p r o g r e s s i v e En compagnie de Pierre-Louis Champagne, venez découvrir la face cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et psychédélique. Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des rythmes dynamiques et en boutant tous les mercredis soirs de 21h.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 ピース「フォール・オブ・ザ・ピース・マイク」 en 1984, et juste avant ça, on a entendu deux autres formations de Southern Rock, dont probablement la plus prestigieuse de toutes, le a l m a n Brothers Band, avec la version spectacle de Dreams qu'on retrouve sur leur album Live at the Atlanta International Pop Festival de 1970. Et au début du bloc, on a entendu le Black Oak Arkansas avec Swimming in Quicksand, c'est la pièce qui ouvre leur album High on the Hog de 1973. 14h12, vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Alain Lefebvre, et c e l à jusqu'à 17h. Une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Le Prochain bloc va être beaucoup plus tranquille. Ça va être un bloc très calme. On va entendre entre autres la musique de Brokaw Harum et Emerson Lake and Palmer. Ça va être un peu plus progressif et on débute tout de suite avec Pink Floyd. If, sur les ondes de la radio campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou89 FM. If I train I'd be late 16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 Et Archambault et Archambault.ca, la culture du divertissement. Hé、hey, hé、hey, hé,、hey, c'est encore Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou, c'est la folie furieuse! Vous cherchez quelque chose de nouveau à écouter, ça ne vous tente pas d'attendre! À C'est Fou, on a déjà reçu les modèles de l'année prochaine! Regardez-moi ça: du francophone par ici, de l'angophone l par là, des classiques en a r g e n t on a tout ça et pas plus au prix du grand!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 グラジオ・ラジオでヒーロー・ナカモラの試合、Heroes、この記事、YATA! Step, cried the sad man. Take a look down at the madman. f e a the king's on, silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. Only f the city o specters still have pity. Patient cues for the gallows, sing the praises of the hallowed. Our machines beat the furnace if they take us They b u r n us Emerson, Lake, Palmer avec un de leurs classiques knife edge. Qu'on retrouve sur leur excellent premier album homonyme paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu Brokle h a r e m avec Wailing Story, c'est tiré de leur album Home, paru aussi en 1970. Et au début du b l o c on a entendu Pink Floyd avec i F, c'est tiré de leur album Tom Heart Mother, paru en a u s s i en 1970. Et je vous rappelle que Emerson et Lake et Sam Palmer Sont e r à la place des arts、euh, mardi prochain, le 13 avril, pour une prestation acoustique. 14h32, vous êtes à l'émission A Classique en compagnie d'Anna Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre toujours dans le rock progressif. Dans un moment, on va entendre Gentle Giant et Jean-Luc Ponty, mais tout de suite. On écoute Genesis in the Cage sur les ondes de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est faux, 8 9 FM. But I can't keep me from. I'm、Gary Green from Gentle Giant. You're listening to the Rock Classique on 89.1 FM. Le violoniste français Jean-Luc Ponty, avec la pièce-titre de son très bon album Cosmic Messenger. Est paru en 1978. Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec Why Not. C'est une pièce tirée de leur premier album homonyme, paru en 1970.、Et、au début du bloc, on a entendu Genesis avec In the Cage, un classique tiré de leur non moins classique album, The Lamb Lies Down on Broadway, paru en 1974. 14h50, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lafer, f une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de progressif plus moderne avec les formations Orphanland qu'on va entendre dans un moment et Devil's Blood qu'on écoute tout de suite sur les zones de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock progressif à droit e a i r C'est faux, 89.FM! formation israélienne Orphanland avec、euh, la pièce Baraka, c'est tiré de l'excellent nouvel album de ce groupe、euh, The Never Ending Way of Our Wire qui est paru il y a quelques semaines et、euh, qui a été produit par nul autre que Steven Wilson de Porcupine Tree. Juste avant, on a entendu une、euh, toute nouvelle et excellente formation hollandaise Devil's Blood avec la pièce I'll Be Your Ghost. C'est tiré de leur extraordinaire premier album The Time of No Time Evermore qui est sorti、euh, l'automne dernier et qui a reçu des critiques. d'Itirambique, des magazines spécialisés,、euh, Classic Rock et、euh, Rock Hard, entre autres, qui en ont dit rien de moins qu'il s'agissait tout simplement d'un des meilleurs albums de la décennie.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 Dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter le sixième chapitre consacré à la discographie complète de a y z e e avec Bond Scott. Je vais vous présenter le sixième album d'Angus et ses amis, c'est-à-dire le disque en spectacle If You Want Blood, You've Got It, paru en 1978. Pour le moment, on va poursuivre en hard rock. Dans un moment, on va entendre Airborne et les Français de Abinaya, mais tout de suite, on écoute justement les Allemands de Scorpions. Avec un extrait de leur excellent nouveau disque Sting in the Tail Raised on the Rock sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est pour 89 ans.、Hein? On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du. Jeu, du. du Job Job b a r On s'appelle Léon Desjeunes le matin. On s'appelle. <rire> l e l o n Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est DADEC. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et ucutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit! On s'appelle Léon Déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Les mal léchés, e m p r e n n e Galactique, Balsalva, Apocalypse Nightclub, ils ont tous gagné les mardis de la relève du g a n d r i m u s Tous les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent.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 Chaque semaine, k r a n d Rock vous présente les plus grands groupes de ce style de musique déjanté et complètement fou qui nous vient de l'Allemagne de l'Ouest. C'est un rendez-vous les lundis de 18h à 19h sur les ondes de C'est Fou 891 FM. おせいふぅ .ca yet to come. La formation française, Abinaya avec la pièce Les Chars de Police, c'est tiré de leur album Corps, qui est paru en 2009. Juste avant ça, on a entendu Airborne avec It ain't over, d a y l i t s over, c'est tiré de l'album No Guts, No Glory, paru il、euh, y a Quelques semaines. Et au début du bloc, on a entendu Scorpions avec Raised on Rocks et la pièce qui ouvre leur、euh, tout nouvel album Sting in the Tail. Scorpions qui s e r o n t en concert、euh, pour la dernière fois au Québec en juin. Ils seront au Pavillon de la Jeunesse、euh, le 25 juin et au Centre b e l l de Montréal le 26. Il s'agit de la tournée d'adieu de, de Scorpions,、euh, une tournée qui va se prolonger jusqu'en 2012 apparemment pour mettre un terme comme ça à leur carrière de plus de 40 ans. dans le monde de la musique. Et c'est le groupe Cinderella qui va assurer la première partie des spectacles de Québec et Montréal. Les billets pour le spectacle de Québec seront mis en vente demain samedi à 10 heures dans le réseau Billettech. Ceux de, du spectacle à Montréal seront disponibles aussi demain, mais à compter de midi au www.evenco.ca. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, autres Scorpions, il y a Fin Troll avec Moon Sorrow et Swallow the Sun. Ils seront au Club Soda demain soir,、euh, samedi à Montréal, bien sûr. Et dimanche, ils seront à l'Impérial de Québec. Emerson and Lake, Saint Palmer, comme je l'ai dit plus tôt, ils seront à la place des arts le mardi 13 avril. Le mercredi 21 avril, pour les amateurs de rock progressif, Transatlantic seront au m é t r o p o l i s a m o n Amarth, Elvite et Holy Grail seront au m é t r o p o l i s le jeudi 22 avril et le 23. Le vendredi, ils seront à l'Impériale de Québec. Johnny Winter sera au Club Soda le samedi 24 avril. Mardi 27, Cannibal Corpse 1349 et Skeleton Witch seront au Club Soda. Euh, jeudi 6 mai, p r o c u p i n e Tree et Big Elf, e n première partie, seront au Capitole de Québec et le lendemain, le vendredi, ils seront à la place des Arts de Montréal. Them Crooked Vultures seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec le mardi 11 mai et le mercredi le 12, ils seront au c e p t e m de l'Université de Montréal et finalement, samedi le 15 mai, Simon g a r f u n k e l seront au Centre Bell. 15h17, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. C'est maintenant l'heure de vous présenter le sixième chapitre de la discographie complète de Easy d i z y avec Bond Scott. Et aujourd'hui, je vous présente leur sixième album, sixième album d'Angus et ses amis. Le disque en concert If You Want Blood, You've Got It, paru en 78. Un album enregistré au célèbre Apollo Theater de Glasgow, en Écosse, un endroit reconnu pour le très grand enthousiasme de son public rock. La plupart des, des, des plus grands groupes、euh, de rock ont d'ailleurs joué à l'Apollo dans les années 70 ou au début des années 80. On pense à Alice Cooper,、euh, Frank Zappa, en passant par les o o Leonard Skinner,、The、Van Halen, Yes, t h i n l i z Z, Queen, Black Sabbath, Kiss, Jethro Tall, Iron Maiden, BTO, les Rolling Stones, les Wings, et s t a t u s q u o Il s'agissait donc d'un choix tout à fait logique pour ACDC quand est venu le temps d'enregistrer leur premier album en spectacle. Un disque simple, tout à fait réussi, e、euh, t qui réussit à rendre de façon tout à fait authentique、euh, les performances électrisantes en concert d'Angus et ses amis. La trame sonore tout à fait ultime et parfaite pour accompagner toute séance de air guitar. On va tout de suite en écouter,、euh, trois premiers de, extraits de, e x t r a i t plutôt de cette petite merveille. If you want, b l o o d you've got it, de ACDC. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f a u 89.FM set 7 0 0 e ICDC et Bronzcard avec leur o d e aux groupies et a u p é r i l des maladies、euh, transmises. Sexuellement, The Jack, un des moments forts de ACDC en concert et une de leurs pièces les plus comiques, c'est tiré bien sûr de ce petit bijou、euh, qui est l'album en concert If You Want Blood, You've Got It, paru en 1978, enregistré il y a 32 ans au printemps 1978 à l'Apollo de Glasgow, en Écosse. Et justement, on a entendu les pièces Hail a n d the Bad Place to Be. c'est pas si mal. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Riff Raff qui saut, qui ouvre l'album en force et qui donne le ton de cette pure merveille rock'n'roll qui est If You Want Blood, You've Got It. C'est un des meilleurs disques en concert de toute l'histoire du rock. 15h35, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le sixième chapitre de la discographie d e s c d c avec Bond Scott, l'album If You Want Blood, You've Got It de 78. Au moment où cet album a été enregistré, e ACDC n'était pas encore le méga succès qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt un groupe en pleine émergence de très grosses vedettes dans leur pays natal, mais un groupe underground en e n a s s c If o Europe commençait n en et qui commençait à a parler un peu aux États-Unis. i If r e peu d'eux un « You Want Blood faisait、euh, figure à l'époque de Best of, puisqu'on y retrouvait、euh, tous les gros canons que le groupe avait produits jusque là, à l'exception de Sin City, qui curieusement était à peu près la seule grosse pièce à ne pas figurer sur If You Want Blood, You've Got It,、euh, ainsi que It's a Long Way to the Top, If You Want a Rock and Roll. On va tout de suite écouter、euh, trois autres extraits, trois autres gros canons tirés de cette petite merveille à l'antenne de la radio campus de Trois-Rivières. La station des m é l o m a n e est la seule à faire tourner du vrai Rock C'est Fou 89.1. c o、no. m e o n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 Jeudi dès 17h, Stéphanie vous accompagne à travers un amalgame de musique pop, rock, indie et électro. n De plus, un résumé des spectacles à venir et des sorties musicales de la semaine. Une paix mèche en mission, tous les jeudis de 17h à 18h, en rediffusion les mardis à 13h sur les ondes de C-Foot 89.、Ans. スピリルで18時スイフウ 89.1 Ici, avec un de leurs plus gros canons en carrière, la version en concert de l e a t h e r b y Rock, sur laquelle on retrouve un des solos de guitare les plus électrisants de Angus Young. Juste avant ça, on a entendu High Voltage et au début du bloc, on a entendu le classique Old Lotter Rosie qui célèbre les goûts charnels de Bon Scott pour les femmes très bien enveloppées. If you want blood, you've got it. Eh bien, c'est un excellent disque en concentré rock, uniquement rock de fond en comble, ce qui en faisait quelque chose d'unique à l'époque puisque la plupart des groupes étaient occupés、euh, dans ce temps-là à polir leur son et à tenter d'être plus a c c e s s i b l e à la masse en expérimentant avec le disco la pop FM ultra léché en studio. Et ici, ils produisaient eux du rock pur et sans aucun compromis et、euh, c'est probablement ce qui a fait leur succès puisque leur album studio suivant Highway to Hell est devenu un immense succès et un autre grand classique du rock qui a touché des millions de personnes dans le monde. Voilà qui met un terme à cette petite présentation de ce sixième album d e s c d c If you want blood, you've got it. J'espère que ça vous a plu. Dans deux semaines plus tôt, je vais vous présenter le septième album du groupe Highway to Hell, bien sûr, de 1979. C'est donc un rendez-vous entre 15h et 16h.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 de Los Angeles des années 80, RAT, qui sont de retour avec un nouvel album après plus de dix ans, soit depuis leur album homonyme qui est paru en 1999. Ce nouveau disque s'intitule Infestation. Il est sorti sur l'étiquette Roadrunner. RAT, pour ceux qui ne les connaissent pas,、euh, c'est pas un groupe cérébral du tout. Ils n'ont absolument rien d'intelligent à dire dans leurs textes et absolument tout ce qu'ils racontent dans leurs chansons se situe au bas de la ceinture. C'est pas non plus un groupe très technique, même si on peut considérer Warren de Martini comme un excellent guitariste, très au-dessus de la moyenne des musiciens du genre. C'est pas non plus un groupe original du tout. Rat et reprennent à peu près、euh, ce que Aerosmith f a i s a i t à la fin des années 70 à l'époque al des albums、euh, Rocks et Draw the Line. Mais en pas mal moins bon. Le chanteur Steven Percy、euh, n'arrive même pas en bas de la cheville de Steven Tyler. Mais、euh, même si je ne suis absolument pas un amateur de hair metal, un style qui me rebute plutôt profondément, en général, je dois avouer que j'ai bien aimé leur premier mini-album homonyme et leur、euh, premier album, Out of the Cellar. Euh, qui est paru en 1984 et qui était,、euh, franchement, tout à fait excellent.、Euh, c'est, qu'ils n'ont pas juste des défauts, right? Ils ont tout de même des qualités, dont,、euh, donc d'excellentes、euh, qualités,、euh, de, de mélodistes. Ils ont,、euh, ils ont le tour de composer des mélodies heavy metal simples et accrocheuses. On n'a qu'à penser à Round and Round,、uh, Wanted Men, Back for More. The Morning After, pour s'en convaincre. Sauf que, par la suite, après leur、euh, premier album, même s'ils ont connu un certain、euh, succès, ça a été le déclin artistique、euh, pour Rat et les disques suivants étaient pas mal moins bons que le premier,、euh, même s'ils se sont vendus à coups de millions. Le groupe s'est brûlé pour eux à peu et、euh, ils ont fini par disparaître en même temps que les autres groupes du genre au début des années 90, quand la vague Grunge est arrivée et surtout quand le chanteur Steven Piercy À、euh, quitter le groupe et、euh, s'en est suivi un paquet de guerres intestines, puériles et ridicules qui ont fini par miner définitivement le peu de crédibilité qu'ils avaient. <coughs> Toutefois, ces dernières années, ils ont ressurgi et remporté、euh, un certain succès. En tournant aux États-Unis avec d'autres groupes du genre, ils ont su capitaliser sur un peu la nostalgie des amateurs de rock des années 80, des groupes comme Cinderella, Poison et Great White. Donc,、euh, Rat vient de sortir un tout nouvel album, Infestation, sur lequel on retrouve la moitié du groupe original, sauf le bassiste Juan c r u c h e a qui est、euh, vraiment en mauvais terme avec、euh, le reste du groupe. Et bien sûr, le guitariste Robin Crosby, qui était atteint du sida et qui est décédé d'une surdose d'héroïne en 2002. Crosby était erroné, man. Il a fini par en mourir. Donc, Crosby et c r u c h e t ont été euh, remplacés, euh, respectivement, par、euh, Carlos Cavazzo,、euh, qui faisait opérément e partie de Quiet Riot, et par le bassiste de Vince Neil, Robbie Crane. Le nouveau disque est tout à fait dans la mouvance de ce à quoi on s'attend de Rats. C'est-à-dire que c'est un disque qui aurait pu sortir entre deux albums comme Out of the Cellar et Invasion of Your Privacy. C'est du rock simple, <rire> simpliste même, et qui sonne comme si on était encore en 1984. Ça devrait plaire aux amateurs du genre, ceux qui aiment cette sonorité particulière. On va tout de suite en écouter trois extraits de cet album qui sort en magasin dans deux semaines. Infestation de Rats à l'antenne de la Radio c a r p u s station du Méloman est la seule à faire tourner du vrai rock à Toire et Villiers. C'est Fou 89 Infernes. that Avec trois pièces tirées de leur tout nouvel album Infestation qui sort en magasin dans deux semaines, le 20 avril. On vient d'entendre la pièce Lost Weekend qui est une de celles qui s o n n e le plus sur l'album. Juste avant, on a entendu A Little Too Much et au début du b l o c on a entendu la pièce Eat Me Up Alive qui ouvre le disque. Un bon disque de Rat, mais dans le genre, j'ai préféré l'album de Scorpions, qui est, à mon avis, pas mal plus accrochant. Je pense pas qu'on va l'écouter encore, cet album-là, de Rat, dans 20 ans, et je suis même pas sûr qu'on va l'écouter encore dans six mois. Dans deux minutes, je vais vous présenter ma deuxième nouveauté de la semaine, tout de suite après cette courte pause publicitaire.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 Archambault et Archambault.ca, la culture du divertissement. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. 489, 1 1 1 1 1 1 1 1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 De, de Vancouver et qui porte le nom de Omega Chrome, un nom tiré de l'œuvre littéraire de Robert E. Howard, de Conan the Barbarian, et qui est en fait le nom、euh, du dieu cimérien de l'acier.、Euh, Omega Chrome, qui fait dans、euh, le thrash fortement influencé par la vague de métal britannique du début des années 80, Ils décrivent eux-mêmes leur musique comme du Judas Priest sur stéroïde, s ce qui ne veut pas dire grand chose dans le fond, surtout que dans le cas de l e u r c h a n t e u r on est très loin de Rob Alford, on n est même pas proche. Ils viennent de sortir leur premier album,、euh, qui s'intitule Blood, Steel and Fire, qui, c'est、euh, être une merveille et digne d'intérêt. C'est juste dommage que l e u r chanteurs o i t aussi mauvais.、Euh, ça vient fortement diminuer l'impact du groupe qui aurait intérêt à se trouver un vrai chanteur qui ne viendrait pas foutre un peu tout par terre. Ils étaient en spectacle samedi dernier à Montréal au Club Sapphire. On va tout de suite en écouter un extrait de cet album, Blood, Steel and Fire de Omega Chrome, sur les o n d e s de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Toire r s et v r a s C'est Fou 89.、Hein? Canadien de Power Metal à tendance thrash Omega Chrome avec、euh, la, un extrait、euh, tiré de leur、euh, premier album qui vient tout juste de sortir en magasin cette semaine, intitulé Blood Steel and Fire. C'était Battlefield, une pièce tout à fait représentative de ce qu'on retrouve、euh, sur ce disque, mais c'est aussi une des meilleures. En général, j'ai bien apprécié la musique de Omega Chrome par contre le chant est tout à fait exécrable. Ils auraient intérêt à se trouver un vrai chanteur s'ils veulent faire de la musique pendant un bout de temps parce qu'ils sont vraiment mal barré avec、euh, ce type-là qui hurle pour eux en ce moment. C'est pas très bon. Ça vient gâcher la sauce. 16h23, vous êtes à l'émission Rock Classic jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Troisième, nouveau,、euh, troisième nouveauté de la semaine, il s'agit d'une toute nouvelle formation, encore une fois, ailleurs originaire du Nouveau-Brunswick, une formation de métal thrash très enthousiaste du nom de Rusted Dawn. Entre Rusted Dawn et Omega Chrome, j'étais très loin p r é f é r é r Rusted Dawn qui m'est apparu infiniment plus talentueux et peaufiné sur disque. En fait, j'ai vraiment bien aimé mon audition de leur premier album, The Black Tides of War, qui vient tout juste de sortir sur l'étiquette Diminished Fifth.、Euh, on va tout de suite écouter deux extraits de cette très bonne galette de ce jeune quatuor néo-brunswickois. Rusted down à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l a m a n d e s le seul à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est Fou 89, ans, hein! On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du. Le job, job, b a r On s'appelle Léon Desjeunes le matin. On s'appelle <rire> Léon Desjeunes le matin du.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 sur présentation De la carte étudiante tous les jours de la semaine. Enfin, des sushis à un prix abordable. Yuzu Sushi, situé au 4825 boulevard des Forges, venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. Juste avant la pause pub, on a entendu la formation Rosted Down. Un tout nouveau jeune quatuor néo-brunswickois de métal thrash. On a entendu deux extraits de leur premier album The Black Tides of War qui vient tout juste de sortir sur l'étiquette Diminished Fifth. On a entendu la pièce Waking Streets précédée de Red c o l l a r qui ouvre le disque. J'ai bien apprécié cet album qui oscille entre le métal thrash à la creator et le hardcore à la SOD, c h r o m e Suckers. On n'est pas loin non plus de Nuclear Assault par moment. J'ai bien aimé. c'est un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 Il s'agit encore une fois d'une autre formation de métal canadienne,、euh, celle-là originaire de Vancouver,、euh, qui donne, elle, plutôt dans le métal de type euh, Stoner.、Euh, J'avais beaucoup aimé leur premier album,、euh, Quiet Earth. La formation s'appelle Bison BC. Ils sont dans la même mouvance que des groupes comme Baroness et Mastodon. C'est du métal lourd avec、euh, des influences progressives des années 70. Le nouvel album est dans la même veine. On va tout de suite, sans perdre plus de temps, aller en écouter deux extraits. L'album s'intitule Dark Ages du groupe Bison BC i i sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est l e s e u l à diffuser du vrai rock et du métal à t r o i s r e v i e r r s C'est fou 89 Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Stoner, BC, de album, Ages, Melody, avant, l o u m s t i u t r a s i g e s q u o e c i n t d r a d i o r a n a d a Très bon album,、euh, mais que j'ai toutefois personnellement trouvé moins bon que leur premier Quiet Earth, qui avait été un de mes disques préférés de l'année 2008. C'est bon ce deuxième album, Dark Ages, mais ça l'est un peu moins que le premier, qui était à mon avis vraiment franchement excellent et qui avait récolté beaucoup de commentaires dithyrambiques de la part des connaisseurs de métal dans la presse spécialisée. 1 6 h 5 7 l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, sans rappel, vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. La semaine prochaine, je vais vous présenter une émission très spéciale puisque ça va être la 600e émission Rock Classic q et、euh, comme ce sera aussi le troisième vendredi du mois, ce sera aussi 3 pour 1, ce qui fait que je vais vous présenter un 3 pour 1 très spécial puisque ce sera un 3 pour 1 gros canon rock classique en concert. Donc, ne manquez pas ça. Je vous laisse avec une dernière pièce、euh, par un groupe qui sera en concert、euh, demain soir au Club Soda、euh, de Montréal et dimanche à Québec、euh, à l'Impériale en compagnie des excellents Moon Sorrow en première partie. Ça va être assurément une excellente soirée parce que ce sont、euh, deux bons groupes en concert. Donc, je parle évidemment des colorés finlandais de f i n Troll, dont le dernier album s'intitule n i f e l w i n d f i n Troll, qui f o n t dans le black metal folklorique. Je vous laisse avec la pièce mot s k u r g o n a t s v l a r d e t Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission classique. Salut!